Oh, okay. Merci de nous rejoindre sur l'Issang Nous sommes le 17 novembre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. Le directeur exécutif de l'organisation PARSEM suggère à la mise en place d'une commission de suivi des recommandations qui seront issues du Forum national sur le développement économique qui commence ce jeudi. En sortant cet un certain Steven Ngabishengela du quartier Kinyami en ville d'Ongozi est aux arrêts depuis hier. Beaucoup d'effets destinés à la célébration de la messe ont été saisis chez lui par la police au cours d'une fouille perquisition. Et des femmes de la colline Echembati de la commune Voutaganzo en Provence-Cayanza réclament un appui substantiel de la part de la Banque des Femmes. La directrice générale de cette institution en cours de création promet de les accompagner sur terrain et de financer leur projet. Et dans la chronique parler, rassure moi on évoquera la façon de parler d'un passé douloureux sans utiliser des messages de haine. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas isanganilo Vous l'essentiel. En cadre de suivi des recommandations issues d'un forum national sur le développement économique qui commence au jeudi, devrait être mise en place selon Dikoumana, directeur exécutif de l'organisation PARSEM. Il s'exprimait au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce mercredi et appelle la population ainsi que les autres autorités à changer de mentalité. Suivez-le. Il est au micro d'Oda, Daishimi. Ce qui est important ici, c'est différencier les choix stratégiques, les choix économiques stratégiques et les prix arabes. Il y a bon à dire les choix stratégiques le du Burundi. On va développer les infrastructures, on va développer l'agriculture, on va développer l'industrie. Les mines, c'est facile à dire. Mais pourquoi nous n'y parvenons Nous ne parvenons pas à faire ça. Il y a alors des prix arabes qu'il faut corriger. Ça c'est le moment de s'intégrer à ces prix arabes qui, fois, ils il ne trouvent pas solution, tout ce qu'on parle sera toujours chimérique, Et les résultats seront toujours reportés aux 40 grecs. Au niveau de la nouveauté, c'est la première réunion où quand même des intellectuels vivant à l'étranger, bourundais, les intellectuels ici sur place passent deux jours avec les décideurs. Le président de la République prétend diriger lui-même les réunions du début jusqu'à la fin. Et tous les membres du gouvernement seront là. Les bureaux de l'Assemblée de Séra seront là. Donc vous comprenez que c'est une réunion spéciale. Il n'y a pas de réunion qui avait été, des états généraux qui ont été organisés avec une telle énergie. Il y A dit tenir ce nouveau à travers l'organisation de ce forum. Et la mise en application, euh, s'il y a un cadre, la, le cadre de mise en application, j'imagine qu'il doit être mis, mis, mis sur pied. Et, mais ce qui nous encourage encore une fois, c'est que nous voyons que c'est le forum national première édition. Ça veut dire qu'il y a des éditions qui se réorganisent. Dans ces éditions il lié. C est C'est une évidence. On dira, évaluons d'abord l'état de mise en application des recommandations à la population en général, nous demandons que euh, d'incarner l'action citoyenne dynamique, exigeant de la redevabilité par rapport aux recommandations mm. qui seraient ici. C'était Faustin Dikoumana, il est directeur exécutif de l'organisation ParSEM. Et la commission mise en place par le ministère en charge de l'élevage pour statuer sur l'élevage en stabilisation permanente est à l'œuvre lors de la descente que le ministre a effectuée en province Boubanza. Deogi De Rurema a indiqué que la question reste chez les éleveurs qui ne veulent pas consentir des investissements conséquents pour cette pratique d'élevage. On l'écoute. Dans la plaine d'Olimbo, comme dans certaines provinces de Bururi et Moaro, il y avait ce problème d'élevage en stabilisation parce que la population ou les de ces régions étaient habitués à faire divaguer les animaux. Et nous avons donné des conseils et nous avons aussi expliqué le bien fondé de cette pratique d'élevage en stabilisation. et Le problème, c'était un changement de mentalité parce que si spécialement dans la plaine d'Olimbo. Les éleveurs, les petits, n'ont pas de problème parce que nous avons oh, ceux qui ont bénéficié des animaux, euh, des projets soutenus par des partenaires, n'ont pas de problème, mais une certaine catégorie d'éleveurs a émis des inquiétudes, mais le Le problème, c'était parce qu'ils étaient habitués à faire divaguer les animaux alors que l'élevage en stabilisation demande à ce qu'on mette de l'investissement pour acheter nos piscuits concentrés et les aliments. Nous sommes en train de suivre la question. C'était le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, Deoguide Rurema. Je venais de vous le dire dans les titres, en certain Stéphane Nangayushenguera du quartier Kinyami à ville d'Ongozi et depuis hier sous les verrous au cachot de la police judiciaire d'Ongozi. Il a été arrêté après une fouille perquisition faite par la police chez lui, fouille au terme de laquelle des tenues d'un évêque ainsi que d'autres effets destinés à la célébration d'une messe ont été saisis. La police mène ses enquêtes pour en savoir davantage sur la présence d'autres objets dans un ménage dans particulier. Apollinaire Monsagara. La police dit avoir été informée de l'existence des armes à feu dans le ménage d'un certain évadu Tengaviché enguera du quartier Kinyami. Un des adeptes a de après une perquisition effectuée. Aucune arme n'a été saisie, mais... Des objets servant à la célébration eucharistique ont été trouvés dans une des chambres de cette messe. Il s'agit entre autres des tenues complètes d'un évêque, des coupes, chapelets, des bibles et autres dont se servent les catholiques pour célébrer la messe. Sur le milieu de toutes les chambres sont fixées des croix de Jésus et photos de la Vierge Marie. La police n'a pas pu trouver le chef de ménage. Mais son fils Steven Ngabiché a été arrêté et pour le moment défini au cachot. Pour connaître, selon le commissaire communal de la police, le motif de la détention de tels objets dans un ménage d'un civil. Donc on apprenez Mouzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire. Mouzagara est un homme de 44 ans, connu sous le nom de Jean-Claude Vigrimana et son fils de 6 ans, sont morts noyés ce mardi soir en traversant le lac Guihinda en pirogue. Enfant, un enfant qui était dans une autre pirogue a vu cet incident et informe que la pirogue s'est renversée suite au vent violent. Les corps de ces deux personnes ont été retrouvés ce mercredi matin. Les victimes avaient traversé en pirogue en provenance de la colline Chewe vers leur, leur domicile sur la colline Bouguera, comme l'indique l'administrateur de la commune Kirundo, Viateur Habimana, qui interpelle la population de porter toujours des gilets de sauvetage afin qu'ils soient sauvés avant l'OTAN en cas de difficulté. Il est 13h04 à Bojumbura et sur Isanganilo. Nganilu. Captez Isang écoutez la différence. Des femmes de la colline de Chimbati de la commune à bouta en en Provence, Kayanza, regroupées dans des microfinances, affirment qu'elles y gagnent beaucoup. Ces femmes sollicitent un appui substantiel de la banque des femmes en cours de création. Ndabaharie Marie Salomé, administrateur directeur général de cette banque, promet de financer leurs projets. Les femmes de la colline Chimbati se réjouissent des avantages tirés des associations des tentines. Le montant de leurs contributions ne sont pas élevés, ajoute-t-elle. Notre épargne est insuffisante. Il y a des femmes qui ont des projets d'investissement, mais puisqu'elles n'ont pas de moyens financiers, leurs projets ne se réalisent pas convenablement. Cela étant, la participation des femmes à l'inclusion financière est faible par rapport à celle des hommes. D'après le rapport de la BERB de 2018, le taux d'inclusion financière était de 20,88%. Et celui de la participation des femmes est inférieur à 33% pour l'épargne, moins de 30% pour les crédits. Selon le rapport de la BRB, cité par le journal Boundéco, ces femmes de la colline Chimbati qui des appuis financiers de la part de la Banque des Femmes en cours de création. Dabahali et Marie-Salomé, administrateur, directeur général de la Banque des Femmes, en cours de création, promet que la Banque des Femmes va appuyer des projets des femmes, surtout les femmes rurales. La Banque vient appuyer les femmes en besoin de financement pour réaliser leurs projets de développement, que ce soit les femmes rurales à faible revenu ou celles à revenus moyens et avancés. La Banque va fournir tous les efforts pour que chaque femme en besoin de financement de son projet bénéficie des services de la BIDF. Cette responsable demande aux femmes de se rassembler des groupements associatifs pour un accès facile au financement des projets d'autodéveloppement. Lydie Figuehimbari. Le pont sur le cours d'eau Mukombe en zone de la commune des provinces Romonga a été endommagé l'après-midi de ce mardi. C'est après des pluies torrentielles qui ont provoqué des crues de ce cours d'eau, selon Jean-Hurira Genda, chef de zone de Moukoukilo. Ce responsable administratif sollicite une intervention de la commune ou de toute autre personne capable pour renormaliser la circulation routière entre les zones de Burhukiro et Gatete en commune et province Romongue et Gitsiro en commune Vianda de la province Bururi, estimant le coût des travaux au-delà des moyens financiers de la zone. Jean-Pierre Misaku. Depuis l'après-midi de ce mardi, La route en terre reliant les centres à vocation urbaine de tiro Mugara et Kigutu est impraticable. Elle est en effet coupée au niveau de la rivière Mukombe où son pont de la sous-colline Gafumbe a été détruit par les crues de cette rivière affluent de la Wuzimba selon Jean-Gurilagenda, chef de zone de Oburou-Tiro. À partir de ce moment, les gens de tiro ont du mal à se rendre à Mugara ou à Kigutu dans ou sur un enjeu de transport motorisé il faut maintenant environ une heure à quelqu'un qui va se faire soigner à Kigutu un trajet de seulement 20 minutes en temps normal. C'est une situation qui peut aggraver la santé du malade ou lui coûter cher s'il n'est pas transporté à bord d'une ambulance de cette clinique car obligé de contourner par Mutambara puis emprunter la piste passant par le champ ancien de Bouzimba. Les commerçants d'huile de palme qui avec Cédé par Buruhukiro sont également en difficulté et tous ces usagers demandent la réhabilitation de son pont. Le chef de zone Bourroukiro dit qu'au regard du coût des travaux, cela demande des moyens financiers à la hauteur de la commune où toute autre personne est capable. Il s'agit là d'une situation qui vient aggraver les mauvaises conditions de vie des gens de la zone Buruhukiro où déjà plus de 400 familles victimes des intempéries depuis le début de cette saison pluvieuse attendent toujours assistance Jean Pierre Misago de Rumonge Radio Isanganiro Et les riziculteurs de la commune de et provence c'est s'indignent du manque de semences de riz. L'agronome communal dit qu'il a déjà saisi la direction provinciale pour que le problème, le problème trouve une solution le plus rapidement possible. Il explique que le problème est lié à la régénérescence variétale du riz dont disposent les agriculteurs de la localité. Le directeur provincial affirme que le problème est connu et qu'en collaboration avec le cabinet du gouverneur, Ils sont à la recherche des semences de riz qui soient adaptées aux différentes communes de la Provence. Blaise Pascal Cararomeillet de Caruzzi. Les résiculateurs de la commune de Génozi, province Caroussi, la se lamentent que lors de la précédente saison risicole, ils n'ont pas eu de production. Ils expliquent que la culture a bien poussé, mais sans graines à récolter. L'agronome communal affirme être au courant du manque de semences de riz et explique que le problème est lié à la régénérescence variétale. Jeudi Saint-Pascal Ngendakubgayo a même soulevé ce problème ce vendredi passé. Lors d'une réunion de tous les intervenants du secteur d'agriculture, élevage et environnement dans la province Caroussi, une réunion dans laquelle les participants devraient penser aux différentes stratégies à mettre en œuvre pour l'amélioration de ce secteur et bien sauvegarder les acquis du projet ProDéfi dans la province. Même après le départ de ce projet à la fin de cette année, le directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement confirme que le problème de manque de semences de riz se fait parler aussi dans d'autres communes de la province suite à la régénérescence variétale du riz que la population d'Occar aussi avait l'habitude de semer réexplique ce responsable provincial. de même que le gouverneur Karinim Barushimana ses autorités affirment qu'il n'y a pas de multiplicateur de semences de riz dans la province Karosi et les promettent la recherche des semences de riz dans d'autres provinces où se trouvent les multiplicateurs et que ces semences seront disponibles le plus tôt possible à ces riziculteurs et à chaque commune une semence qui est adaptée depuis Karosi Blaise Pascal Kararomie La radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal, il est 13h10 à Boujamboura et sur Isanganiro, la radio Isanganiro qui fête ses 19 ans d'existence ce 18 novembre. Et nous sommes dans la semaine dédiée à cet anniversaire et différents acteurs félicitent la radio. Le président de ce parti trouve que c'est du parti UPD Zigamiwanga trouve que cette radio traite les informations de façon professionnelle. Kassim Abdul apprécie également les programmes de la télévision Isanganilo oui, et a commencé ses programmes récemment. Il voudrait par ailleurs souhaiter qu'elle continue à respecter la culture burundaise dans ses, dans ses diffusions comme elle le fait actuellement a-t-il déclaré. Écoutez-le. La radio Isanganilo c'est un médium que j'apprécie beaucoup que je suis le plus régulièrement possible et je voudrais d'abord vous féliciter pour cet anniversaire Cela étant, je me réjouis des informations qui passent par la radio Isanganiro et actuellement sur la télévision. Ce sont des informations qui sont très équilibrées, qui sont bien fouillées. Ce qui donne la confiance parce que ce sont des informations qui ne présentent pas des états d'âme. Cela fait qu'on ait confiance à l'information qui est donnée, que c'est une information qui est vraie. Je voudrais vous encourager là-dessus. Et avant, on souhaitait qu'on ait une télévision. Aujourd'hui, c'est essayé. Félicitations aussi. Je suis beaucoup à la télévision. Je me réjouis aussi que jusqu'à aujourd'hui... On a une actualité qui est aussi à la hauteur et les images qui passent là sont des images que j'apprécie. Je voudrais aussi demander là-dessus que la télévision se garde de diffuser des informations ou des images qui soient contraires à la culture parce que chaque pays a sa culture et devait beaucoup plus tôt prendre le devant c'était le président du parti UPD Zigamibanga Kasim Abdul et en bref avant la chronique parle et rassure moi 29 ans après la mort de l'artiste burundais Nikiza David, son influence reste vive chez les nouvelles générations d'artistes et mélomanes. Les messages véhiculés à travers sa musique, étaient basés sur l'unité, la solidarité, la beauté du Burundi et la lutte contre l'exploitation des gens. Christian Savier revient sur la vie de cet artiste burundais. Mmh.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 Il rend l'âme au 17 novembre 1992 Parle, rassure-moi Et dans cette chronique, aujourd'hui, nous parlons de comment raconter le passé douloureux non partagé après, après les violences de masse sans utiliser les messages de haine. Le professeur historien Eric Ndaisava explique tout d'abord que les sociétés africaines sont caractérisées par une culture de violence cyclique et cela entraîne la revanche des mémoires blessées. Aubagnon. Les sociétés africaines sont confrontées à des formes de violence sous plusieurs formes. Dans certaines sociétés, la vulurence ou la méchanceté peuvent même être considérées comme des qualités, selon le professeur Eric ndaï Il explique que cela engendre des crises identitaires avec pour conséquence des traumatismes. Il y a l'empreinte des traumatismes qui n'en finissent pas. Et là, on comprend ce que j'ai appelé la revanche des mémoires blessées. Quand des gens ont subi des, des conséquences douloureuses et durables liées à des crises identitaires, et que ces gens n'ont pas eu le temps d'en parler, et qu'il y a un silence qui a été observé suite à l'emploi des crises, un silence soit imposé par les pouvoirs publics, un silence soit imposé par l'immensité du drame, et là, on s'attend à une revanche des mémoires. Et puis, il faut ajouter le rôle, le drame des médias des médias sociaux. Et tout le monde se croit avoir la parole. Pour cet historien, il s'observe une faiblesse de la part des instances qui devraient réguler la parole mémorielle. Pour le professeur Eric Ndaisaba, il semble plutôt que les sociétés sont en avance par rapport aux instances en ce qui est de l'encadrement. Les circonstances, il faut que... On arrive à un moment où la parole doit être libérée, où se libère elle-même. Et là, quand on n'a pas un cadre légal, officiel pour réguler, ça devient compliqué. Et on n'est pas, au niveau communautaire, on n'est pas préparé, en fait, pour préparer des cas, à affronter ce genre de message. Alors, là, il y a une question qui se pose. Parfois, Ces controverses autour des crises, quand on parle des messages de haine et ainsi de suite, là on fait peut-être allusion aux messages des élites, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau local, au niveau communautaire. Pour arriver à raconter son récit sans offenser l'autre, l'un des moyens qu'évoque le professeur Ndai c'est l'implication des pouvoirs publics. Je crois qu'il faut l'implication des pouvoirs publics. Quel est le rôle des autorités Quel est le rôle des, des notables Quel est le rôle, par exemple, de l'église Je crois que leurs messages peuvent aller plus loin. Il souligne aussi qu'il faut savoir canaliser son message, mais aussi se fixer ses objectifs. Merci Aubin, merci Eric Ndeissa pour ces éclairages et en international avant de nous séparer. Haïti, plus de quatre mois après l'assassinat du président Moïse, la justice haïtienne continue les, audits, les auditions de témoins et des présumés membres du commando armé. Les commanditaires et, et mobiles de ce crime sont encore inconnus. Mais le dossier avance pour preuve. Un suspect vient d'être arrêté en Turquie. Samir Andal a été interpellé à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul où il devait, devait transiter, ayant apparemment la Jordanie comme destination finale. Selon l'agence de presse turque DHA, il voyageait en possession de passeports haïtien, jordanien ainsi qu'un passeport de l'autorité palestinienne. C'est donc à plus de 9000 km de Port-au-Prince que Samir Andal a été arrêté. Mais cette arrestation soulève des questions. On se demande notamment comment a-t-il pu embarquer à Miami sur un vol d'une compagnie commerciale sans être interpellé. Se pose aussi maintenant la question question de l'extradition. Un membre présumé du commando ayant tué Jovenel Moïse a pour sa part été arrêté en Jamaïque le mois dernier. Mais faux d'accord en la matière avec Haïti, il serait sur le point d'être renvoyé en Colombie, son pays d'origine. Et ça c'est une information RFI. Voilà. Il est 13h20 à Bojumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Et c'est François Akimana qui se trouve de l'autre côté de la baie vitrée au micro. jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.